Nous sommes tous favorables depuis toujours à une institution pays basque, c'est-à-dire à ce que le Galdia on ne peut pas s'engager dans une voie comme ça sans avoir commencé à les résoudre c'est la raison pour laquelle nous avons décidé avec les maires de l'agglomération nous avons décidé de lancer des études complémentaires en tant que le go aglomeracion como usted ist bat abiatzea galdatu beste bide baten aztertzekorainan emaitza bereerateltzeko Beraz zenere galdia hau da ez zute dalehenik federatu behar d'intégrer directement et de passer sous silence un certain nombre de questions de fond que tout élu responsable doit se poser